Vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez euh, l'émission 257 de Goodbye Kevin. Comment vas-tu Pierrot Ça va super Léna et toi Ça va super, même si il fait moche, euh, ça va super. Ah ouais, bah oui. C'est la vie. C'est fini l'été. C'est la vie à Lille. La vie... Eh <rire> la vie c'est tout, hein. il fait moche parfois. Bah ouais, c'est... Euh, voilà, la météo c'est un peu une métaphore de la vie. Wow. Tout simplement. Qu'est-ce que tu as prévu de euh, nous faire découvrir euh, aujourd'hui Pierrot au euh, programme euh, de mon côté il va y avoir de la musique belge de la fin des années 80 de la musique américaine du Kentucky et de New York des anglais qui font du rock anglais euh, de pop vaporeuse de France et enfin si on a un peu le temps un peu de hip hop avec un sample qui me fait frissonner Ok, la cœur. Alors, moi, pour ma part, on n'est pas du tout parti sur du rock aujourd'hui, banni de ma playlist, de ma, de ma petite sélection. Alors, pas par revendication, c'est juste que en ce moment, j'écoute des trucs un petit peu smooth. Euh, voilà, on est plus sur des ambiances jazz, électro, hip-hop. Euh, du coup, on, on écoutera tout d'abord une DJ de Los Angeles qui mêle dub et folklore iranien. Ensuite, direction Londres et sa scène hip-hop alternative et euh, voilà, tout simplement. On continuera avec une espèce de fusion entre une légende de l'Ethio jazz et un groupe électro un peu plus contemporain qui vient de Londres aussi. Euh, annonce spéciale, je euh, vais vous faire écouter le fameux morceau de musique trad iranienne, euh, indienne, que je dois vous faire écouter depuis. Je ne sais pas combien... 3-4 émissions. Voilà. Et puis si on a le temps également, on finira sur un espèce de melting pot franco-anglais, hispano-iranien, encore une fois. Euh, voilà. voilà. Cool. Voilà. Et bien tout droit en Belgique, euh, de mon côté, avec le groupe Zadzalaboum C'est marrant comme nom. Euh, <rire> Zadzalaboum C'était un, un surnom utilisé par Fern Balin et Ruben de Smet de Belge. Euh, et c'était leur projet New Beat des années 1988-89 et euh, leur morceau à succès de, cette, euh, de ce genre du hard beat New Beat euh, c'était Something Scary et je suis retombé dessus parce qu'il y a un euh, euh, maroyon qui a refait une une, une, une compile de ce, de ce genre que je ne connaissais pas trop et donc euh, je trouve ça assez intéressant de vous le partager surtout le nom est rigolo Le style est particulier, c'est à moitié du post-punk, du beat, en tout cas c'est fin des 80, même 90. Euh, c'est rock. Et le morceau c'est something, Sca something scary. Something Scary, j'avais mal écrit. tsa la boom <rire> Something grabbed me and swallowed me. <laughs> I was alone in my room. Something grabbed me and smothered me. I was alone in my room. Something grabbed me and smothered me. à la boom et le morceau Something Scary c'était très très cool j'ai beaucoup aimé ah, voilà ouais, grosse touche électro hein, je vous ai dit rock mais euh, je dis des bêtises <rire> c'est que je l'ai découvert bien via bien. un groupe euh, Post Punk Rock euh, actuel qui a diffusé ce morceau ok On enchaîne avec Maral. Maral qui est une DJ d'origine iranienne basée à Los Angeles. Euh, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle développe depuis quelques années une espèce de patchwork composé de fragments de musique classique, pop et folk euh, iranienne. Et euh, elle mixe ça avec des gros effets dub, ce qui donne à la fin un genre de euh, dance floor un peu ethno-musical, euh, voilà, assez cool, je trouve. Euh, elle a collaboré avec Liz Perry. Pandaber et Penirimbo of Crass, c'est pas rien. Ouais. Euh, elle a également remixé aussi des artistes. Ça c'est pour plus montrer un peu ses influences et ce qu'elle aime bien. Elle a, elle a remixé par exemple Annika ou encore euh, les Automatiques, tu vois. Ouais, euh, oui, oui, Automatiques c'est bien un post-punk. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, donc du coup, elle a aussi un peu euh, ce genre d'influence, ce côté-là et tout qu'elle, qu qu'elle touche. Voilà. Euh, elle, Elle est signée chez Living Records depuis son deuxième album en, euh, qui était sorti en 2020. Euh, elle en a 3 en tout et nous on va écouter euh, le dernier euh, dont, euh, bah non euh, je sais plus si c'est un single ou pas je sais, je sais plus, c'est peut-être un single je <rire> l'ai pas noté je l'ai pas précisé euh, du coup le morceau s'appelle Cétar Rock euh, c'est pas mal, voilà, c'est maral Pas mal hein, chez Maral <rire> on est quand même ouais voilà c'est assez bien décrit je trouve ce petit euh, fragment ah ouais. c'est très fragmenté et tout et bien bidouillage ouais. et on sent la pointe dub que t'évoquais ouais, euh, et ouais particulièrement qui... sur ce morceau euh, euh, style différent comme à nos habitudes euh, ouais. avec Wombo Wombo <rire> Wombo wambo 5 <rire> on passe du coquel à <rire> Wombo, c'est un trio basé à Louisville, Kentucky. Euh, qui... <rire> Soul's <is> Barbecue. <rire> yes. With my rings. Fries. Fries. <rire> Onion rings. brr <rire> brr euh, Alors, ils viennent, euh, les Wombo, ils viennent de ressortir un EP chez Fire Records. Ils ont fait, ils ont fait un Fire Talk. Fire Talk, j'ai mis oh. Fire Records, Fire Talk. C'est le label qui les suit depuis le début. Ils sont créés en 2016. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur leur style. C'est mis Rock. Euh, en tout cas, ils font du rock qui reprend plein de styles, mais on sent la patte très américaine. Hein. On est sur du rock américain avec de la guitare. <rire> euh, et là, on va écouter un extrait, deux extraits de leur EP. Notamment, c'est une session enregistrée chez Audio 3. Ah oui. Un oui, label oui, de oui. Chicago. Je vois. Euh, J'ai regardé un peu la différence entre euh, ce qui est sur l'EP et cette session. À part l'aspect un peu live, il y, y a rien qui a, change. Non, non, non, ça bougera pas. Il n'y a pas <rire> un côté acoustique ou pas. Ouais. Donc on va écouter deux morceaux. On va écouter Slab et Sneaky Sneaky Snakey, Snakey comme Snakey, Snakey, euh, qui est le, mon morceau préféré. Ça sera en deuxième. C'est oh. ce que je préfère. Ouais. Voilà. Slab et Snakey de Wombo. Mmh. Compris, Wombo basse tout sur la voix. <rire> <rire> ah, vas-y, on peut se moquer un peu. Ils sont américains, oui, oui. ils nous écouteront jamais. <rire> Peut-être. Si, si, écoutez-nous. Oh. On est goodbye, Kevin. Voilà. On parle anglais aussi. <rire> on habite à Lille. Ah, on habite dans Kentucky North. <rire> <rire> euh, c'est tout ce que tu avais à dire. Oui, sur Oui, oui, c'était toutes les choses y pertinentes. A plus de on dit... non, <rire> non, non, c'est <ça> fini. <rire> ok, très bien. Euh, on enchaîne avec Brother May, euh, qui est le. Frère d'Elzamey, Pierrot. <rire> ah, oh, private joke. Euh, alors, lui, c'est un artiste pluridisciplinaire de la scène hip-hop londonienne. Euh, il est auteur, compositeur, producteur... M.C. Il est également membre fondateur du collectif et du label Curl, aux côtés de Kobisei, je crois que tu en as déjà parlé de lui, Kobisei, ouais. ouais. et de euh, Mika Lévy. Euh, il est assez éclectique dans ses univers musicaux, il expérimente beaucoup, beaucoup, euh, et il est euh, assez connu pour sa grande liberté d'expression. En tout cas, c'est ce qu'il prône dans, dans, dans son travail. Euh, il a sorti son début album en 2019, euh, pourquoi je l'ai noté, on s'en fiche nous C'est voir la crise sanitaire. Bah oui, et euh, le deuxième est sorti en avril de cette année, tenez-vous bien, le 23, je suis née le 24, c'était un cadeau que j'ai découvert 5 mois plus tard. Ah ceux-là c'est les meilleurs, ah meilleurs. Voilà. meilleurs. Euh, J'ai pas noté le nom de l'album comme une troufionne Mais euh, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va écouter Deux extraits parce que c'est des morceaux courts à chaque fois Le premier s'appelle Lax Living euh, Le deuxième s'appelle Real Chess et si on a le temps à la fin on aura un petit morceau bonus Et l'album s'appelle Pattern with Force Merci, ça s'appelle Brother May C'est très très bien <musique> And I switch the flows and I switch from road and I'll hit the road and I'll switch my clothes and I'll switch my phones and I'll switch the coding. yeah. If I switch I'll lock your lights, switch your ghost and heart is all frozen yeah. I'm perfect, I'm golden, okay, let's go, I'm okay with flows It's okay, I'm gone like, okay, it's on, I'm always on, on my team I won't switch, okay, you could never switch up on this, okay Hit the switches and flip, hide your legs, okay Yeah, uh, It's me, hit them switches in LA Way too dark if I need to play Just coasting, coasting, I'm coasting. I just coasting, and I'm and I'm I just toast and and I'm coasting Lax living I'm thugified, it's a given Okay, uh, sun shining up I'm the one, uh, redefine it, uh In the sun, uh, I'm reclining, uh Got my seat back, no tin sack, uh I could be chill, could be JFK I could be lax, ice drip drip But I'm lit lit, high but on point like I'm sober, uh On some hood shit, look, long distance, we run this My Marathons, we're packing endurance Can't kill me, life got insurance I'm too assertive. I'm too assertive. Darkie's too assertive. I'm too assertive. Darkie's too assertive. I'm just coasting, coasting, I'm coasting. I just coasting, coasting, I'm coasting. I just coasting, coasting, I'm coasting.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 Heavy. The gun just is on my chest Bench press, I'm heavy, yes It's never been stepped Get that fresh Peruvian, it's never been stepped It's never been flaked, uh, yeah It's never been pressed, yeah Get it all off my chest, yeah Off my chest, yeah She's looking at my arms and pecs Calling me Tyson Bex, yeah She's looking at my arms and pecs Calling me Tyson Bex, get it all off my chest She calling me handsome, yes, oh yes Oh thank you, uh, I appreciate the compliment I'm a doggy And I don't tolerate no nonsense men And I'm haji That's why they all wanna sponsor him And we get them checks. Got a hundred quid cashed out in reds Get it off my chest I don't even have to contemplate I had some weight It was easy to get it all off my plate I'm a doggy By the man they all wanna estimate They can't estimate My wealth you could estimate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 C'était Brother May, euh, allez écouter l'album Pattern with Walsh, c'est vraiment très très bien. Tout ça avec une production en plus du Grand Bleu quoi. <rire> oui ça c'est l'avis de Pierrot. Bah, je trouvais après je, que trouve je trouve ne ça... partage pas. Bah, ouais. Très très chouette. C'est vrai qu'on est euh, sur de l'expérimental depuis le début de ton oui, côté. Oui oui oui oui, ça oh. ne va être que euh, ça. que moi, on prend les bons pots de confiture et on fait les bonnes soupes, on prend <rire> du traditionnel. Avec « Average Life Complaints ». Ah ah, d'où ils viennent London, s'il vous plaît. A <rire> euh, Et donc, euh, il s'inspire de groupes euh, des classiques anglais. Talking Heads, Gang Gang Four ou The Fall. Voilà. Et c'est un groupe de, de rock anglais qui reprend les codes du Brit Rock. Ah bah voilà. Tout ça et au bon. programme, il parle de désillusion sociale, de perplexité politique. Et je trouve ça intéressant parce que je faisais un comparatif, un comparatif avec genre la variété française qui parle très peu politique, qui a très peu de, de choses militantes. Ah non, non, ouais, non, non. Et du côté anglais, il eh euh, y a plein d'artistes comme Mods euh, qui parlent de la société, des problèmes, tout ça, des trucs qui les révoltent. Ce qui arrive beaucoup moins en France où au final on est des petits slips. Pas tout le monde. On a des bons trucs, mais il y a des petits slips quand même, en tout <rire> cas, chez certains artistes qui font de la grosse variété populaire. Bref je m'égare, mais en tout cas, Average Life Complaints font un truc très... C'est très très chouette, ils sont sortis euh, un album, Fish and Chips. Voilà, c'est un son. <rire> Voilà, on sait d'où ça vient. En novembre 2021, et nous on va écouter le chouette morceau, Wells Gap, qui ma foi est efficace. Average Life Complaints. qu'est-ce que c'est bon comme un bon fish and chips bien gras hein, où tu t'es su sur ton t-shirt c'était les Average Life Complaints super un petit peu d'histoire euh, pas du tout enfin si un peu en fait il y a une quinzaine d'années un petit peu moins il y a le label le Strut Records qui euh, a sorti euh, une série de disques qui s'appelle Inspiration Information. Et euh, cette série avait pour but de euh, rassembler des artistes ou des groupes contemporains avec un artiste ou un compositeur qui faisait partie de leur principale influence. Euh, du coup, il y en a eu plusieurs. Je crois qu'il y a eu trois volumes de ce truc-là. Euh, et euh, moi, je me suis intéressée. En fait, je suis retombée euh, sur ça, sur cette compile, il n'y a pas longtemps. Enfin, qui n'est pas une compile, du coup, qui est vraiment une, une collaboration entre. Euh, Moulatou Astake euh, ouais, spécialiste le... d'éthio euh... ouais, éthio jazz musicien éthiopien, en fait, multi-instrumentaliste euh, grosse légende euh, de l'éthio jazz justement, et The Heliocentrics, qui là, on est plus sur un groupe londonien, si je dis pas de conneries londonien, ils sont, ouais, ils sont anglais je sais pas, je, je me rappelle plus en... ouais, mais instrumental quoi, ouais, et plutôt soul et... jazz, et électro pop. aussi avec mmh. une grosse touche d'électro euh, du coup voilà bien chouette, ouais. et euh, en fait là sur cet album euh, ça match super bien et je trouve même que Euh, du coup, ça a tendance, ça tend vers de la library music, un peu cinématographique. Enfin, c'est assez cool. Il euh, y a vraiment pas mal de morceaux. Je ne savais pas trop quoi choisir. Je vais vous en faire écouter deux, euh, qui sont assez similaires dans les ambiances. Mais euh, voilà, euh, une bonne touche de jazz, une bonne touche d'électro, de library music et bim, euh, ça nous donne le morceau Addis Black Widow et le morceau Esqueta euh, Dance qu'on va écouter à la suite C'était Mulatou Astadke avec The Eliocentrix. Et ben on va rester sur euh, cet univers un peu smooth même si ça sera un style différent avec les blondes Red Head. Si on ne les connaît pas, je le précise quand même parce qu'ils ont quand même 30 ans de carrière, c'est un groupe de rock américain qui a, fondé, qui a été fondé en 1993 à New York et c'est un trio, où on retrouve euh, des jumeaux. Et euh, une artiste euh, asiatique ou étudiante asiatique. Bon, en gros, ils se sont rencontrés quand ils faisaient des études. Okay. Tout ça pour dire que leur dernier album, euh, daté de 2014, qui s'appelait Paragon, donc le cet album, était fortement attendu. Un nouvel album qui s'appelle Sit Down for Dinner. Là, ils viennent de sortir ça, un album cette année. Ils viennent de sortir un album là. C'est ça, d'accord. Ils viennent de ça sortir dit... un album là. D'accord. Donc leur dernier album était en 2014. Exactement. Donc ça a presque 10 ans Voilà Ça suit bien Et Ils en ont sorti <rire> 10 d'albums. Donc en fait Ils étaient depuis 93, oui, oui. Ils ont un bon rythme Allez oui, On ouais. y va Tous les 2 3 ans Petit album traîné. Petite pause Grosse Et ils se sont pause. retrouvés hein, Le Covid Ça les a fait euh, réécrire mmh. Ils ont réécrit avec le Covid Ils se sont mmh. dit Ah bon Après ils se sont retrouvés Puis ils ont travaillé ensemble mmh. C'est un peu ça qui s'est passé Ils ont bu des coups Ils ont bu des coups Ils ont mangé manger ensemble fait, ah, Ça fait plaisir Ça ah, fait longtemps ouais. qu'on ne s'est pas vu Comment ouais. ça a été Super le Covid J'étais enfermé Génial <rire> donc, ils étaient un peu tristes. Et donc, euh, l'album qui s'appelle Sit Down for Dinner, il parle un peu du passé. Il y a un côté mélancolique, c'est très introspectif, mais des relations avec les parents et son évolution quand on vieillit. Donc, ça, ça, ça parle de tout ça. Mais comment t'as dit qu'il s'appelait Still Down for Dinner Non, l'album, Sit ouais. Down for Dinner, ouais. Sit Down ou Still Sit Down. Ah, ok, d'accord. Parce que du coup, Still Down for Dinner, ça aurait été hey, toujours partant pour le dîner ce soir et Non, là, c'est plus euh, on ouais. se met à table, tu vois, le soir tu manges on en famille. C'est quoi pour manger Voilà, on se met en famille, on mange, vois, oui. ces temps-là quoi, qui sont ouais. importants. On, prend le temps. on éteint la télé, oh là on là. discute, on raconte sa journée. <rire> non, mais c'est beaucoup sur la, la, les relations euh, parentales et leur évolution. Euh, quand on vieillit, il y a beaucoup de ça, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, euh, Still Down for Dinner parle de ça, et c'est en deux parties. En tout cas, nous, on va écouter le morceau Snowman. Et, euh, et on retrouvera ces petites mélodies discrètes et entêtantes euh, de Blonde, Red He. C'est <rire> un C'est Vous ah, avez c reconnu, c'était Cepio. <rire> <rire> et non, c'est pas vrai. C'était Blonde Ready avec le morceau Snowman. Tout doux, tout smooth. Ouais, c'est vrai. Euh, et par quoi on enchaîne Lena pour de de ton côté Eh bien, euh, Pierrot, te souviens-tu Te souviens-tu de la chanson, non, je pousserai pas l'accent plus loin. De la chanson qui faisait Brimful Food à la chanana, 35 Nanana, ça fait pas, 35 euh. tu vois? Mais écoute, écoute, écoute, tu, tu vois ou pas? C'est la redoute. Non, tu vois pas du tout cette chanson là? Vas-y, je rechante. -re You fall in love, fell in love, 45. What a solid <sp citu> song. 45. aidez-moi. Bon bah du coup. On est que deux. Hein. On va dire que tu t'en souviens. Mais alors, est-ce que tu sais de quel groupe il s'agit? J'ai un peu le nom sous les yeux. <rire> donc. Euh, <truit> ah ouais. euh, bah ça y est, c'était Corner Shop en fait, euh, ah. qui avait sorti ça en 97 et qui avait été ensuite remixé par Norman Cook. Ah ouais. Ah ouais. Je me souviens. Ouais, pas du pas tout. tout. Euh, Figure-toi que grâce à l'aide de mon petit studio Soum Soum, j'ai découvert un autre petit morceau radicalement différent des Corner Shop et euh, très très chouette. Alors le morceau s'appelle Natch. Il est sorti en 2011 euh, sur l'album euh, Corner Shop and the Double O Groove Off. Euh, C'était sorti chez Ample Play et euh, c'est un mélange de dance pop, de musique indienne, de rock british, bref, euh, des trucs assez cool. Euh, voilà, faut pas oublier euh, la fin des années 97 parce que du coup, t'entends bien que c'est un peu le style. Euh, ça, ça pourrait se retrouver dans la BO de Trendspotting par exemple. Ou dans la BO de Coupe du Monde 98, le jeu vidéo, sur lequel il <rire> euh, y a plein de sons que... ouais, comme ouais, ça. Ouais, c'est vrai. ça se peut. Non, euh, mais Trendspotting, c'est sorti quand Dans ces périodes-là, oui, t'as raison. Fin, de, fin 90, mmh, peut-être. On, on va vérifier la on à la pause. On va vérifier à la pause. Ouais, Ça ne durera pas longtemps la pause. Elle va durer euh, 2 minutes 34. Le morceau qu'on écoute, c'est Natch et le groupe s'appelle Corner Shop. Sonatch avec euh, le groupe Corner Shop. Alors je disais rock british, on l'entend pas trop en fait mais je pense que c'était plus l'ambiance parce que j'ai écrit ça il y a plusieurs semaines je pense que je parlais plutôt de l'album voilà. Non mais si, on ressent euh, l'influence quoi. Oui Il y a une diaspora euh, mm. indienne ou pakistanienne beaucoup en, en Angleterre <coughs> Oui, oui, oui euh, On part sur un groupe ou une ou un ou A, a Une artiste française, Marie Delta. Euh, on va écouter bah, dans la continuité de son album qui était sorti en 2021 en route de nuit. On va écouter un EP qui est sorti il y a peu Amnésie verticale chez Monograph. Marie Delta, elle fait de la pop psychédélique électronique avec euh, un petit côté vaporeux, tout ça. Elle plane. Elle plane. Marie Delta. Delta Elle... Plane oh oh Super, Pardon. je ne l'avais pas eu, je n'ai pas vu venir, En plein dans ma gueule. Désolé euh... pour vos oreilles. En tout cas, Marie Delta, c'est très très chouette, euh, Amnésie Verticale également, et le morceau La Dune encore plus. Euh, ce teupé, là, Amnésie Verticale, il comprend des remixes, mais également des nouveaux titres. Et donc, il faut l'écouter abondamment, mais également l'album qui était sorti juste avant, Route de nuit. J'arrête d'en parler, puisqu'il faut l'écouter, parce que ça sera le dernier morceau de cette émission. Ri Delta pour clôturer cette émission 257 de Goodbye Kevin et avec le morceau La Dune. Eh bien nous vous disons au revoir, bon week-end et puis surtout à la semaine prochaine on laisse la place au festin nu. Bon appétit à vous et restez sur Radio Campus Lille.